On fait de l'argent comme on peut à défaut sortir le toku Et on se demande encore si Liliane était bête en cours Tu m'as vu chez Disney, le sol en train d'éponger Et maintenant tu te montes si ma carte pleut à Depuis, je ramasse tes corps Je ramasse tes corps Je ramasse tes corps J'ai dit, je ramasse tes corps Monstre marin, je suis un monstre marin C'est juste l'album solo Suis-moi si tu peux respirer sous l'eau Tu es déjà ramasse dans le cimetière. J'arrive en paix chez qu'est-ce dans un missile. Tant on y est, connil t'a serait toujours dans la piscine. Depuis je ramasse tes corps. Je ramasse des corps. Je ramasse tes corps. J'ai dit je ramasse des corps. Mon je suis un monstre. Mon chemin je suis un monstre. suis monstre. suis un monstre. Pour les y a pas mort d'homme. Et la nôtre sauron est toujours dans le mort d'or Harry, on va changer le monde comme Lincoln ce que j'ai caché mon secret sous le sabot de la licorne Paris Centre, ton dessin sur une massa Bienvenue là où même les monchons ont les mains sales Pas besoin de grandes études ou d'entrer dans la NASA Pour décoller ici, certains se pètent la cloison nasale J'ai vu des soi-disant pieux avec des barbes de 6 mètres Me caressant dans le sens du poil et comme rupture inventive concept tu penses m'impressionner mais je m'enlève les mains dans le lochness seigneur fais-nous grâce ceux qui troquent des noirs contre des miroirs peut-il encore se voir dans une glace? on dit que les opposés s'attirent vont deux à peine de fleurir et on dans les sorties grandir dans la sottise sottise tout est trouble l'impression de grandir dans l'esprit d'un perdu avec juste un bout de la notice un professionnel pour ça son office le monde à pas Sticker Jamas sticker J'ai dit Jamas sticker Bon je suis un monstre me me je suis un monstre je suis un me